Bienvenue à bord d'Ornival. Nous atteindrons Orly dans Only West dans une minute et Antony dans huit minutes. Bienvenue à bord Nous dans une minute et Antony dans huit minutes. Bienvenue à bord d'Ornival. Nous West dans une minute et Antony dans une minute. We zijn nu op de hoogte van de hoogte van de hoogte van de hoogte van de hoogte van de hoogte van de hoogte de a de Là le qu'il la Bienvenue à bord d'Ornival. Nous attendrons Anthony dans 10 minutes. minutes, minutes. Bienvenue à bord Bienvenue Nous l'Ornival. Jugaremos à Anthony dans les 6 minutes. J'ai la chance chaque matin d'ouvrir mes yeux sur les tiens, si grand que plus rien ne me retient, qu'il est possible de s'aimer, de vraiment le partager comme ce rayon de lumière qui nous rend tous les deux fiers, de marcher côte à côte une vie qui sera la nôtre. Saint-Christophe est avec nous, Nos chapeaux de roue nous emporteront Dans toutes les saisons du bonheur, Au gré de tout ce que l'on pourra semer, Avec l'envie de vouloir faire naître, La paix du cœur, Depuis que j'ai la chance chaque matin, De ne plus avoir peur pour demain, Et que tu me regardes comme un homme, me prends comme je viens Qu'il m'est possible de t'aimer D'être libre dans tes bras aimantés Et enfin reposer C'est toute une vie que je viens de passer En prière à te chercher Une vie de mirage Et de porte enfoncée à être en cage Dans l'attente que tu Vienne exister et te voir, c'est simplement, tendrement, depuis que j'ai la chance chaque matin d'être l'homme le plus riche du monde, dans tout ce que je lis, dans ton sourire, je me sens si bien qu'il m'est possible de t'aimer, de vraiment le partager comme ce rayon de lumière. Je vous remercie. Je vous vous Découvrez un peu l'île de correspondance vers Paris et à l'époque de dumont par la RORP. La RORP est en correspondance à Dancer-Rochereau, saint et Gare du Nord. Nous vous invitons à présenter des sur les du vous en avant-garde le commissaire de gros Air le RER Line B connecté. Line B connecte le métro à Dancer-Rochereau, Saint-Michel, léal et Gare du Nord. Para continuar su viaje en Orival encontrarán en Oudemi un enlace hasta París y el aeropuerto Charles de Gaulle por el RRB. La línea A está empalmada con el metro de Norte-Bosco, San Michel, Châtelet-Alpes y laun no Les rogamos consulta en los amigos argentinos en los anteriores RRB. Pour de votre voyage sur Ornival. tous les passagers sont invités à descendre. We are arriving at. We at Orival hope that the remainder of your trip is pleasant. We le that all passengers please leave the train. Estamos llegando a una continuación agradable de su viaje en Orival. a todos los pasajeros Votre attention s'il vous plaît. Station minutes. Aucun passager n'est autorisé à rester à bord de ce train. Su so, atención, por favor. es la gente? de Su atención, por favor. terminal. Ningún pasajero está autorizado a permanecer a los dos de